En 1819, vers le commencement de la soirée, au milieu du mois de novembre, la grande nanon alluma du feu pour la première fois. L'automne avait été très beau. Ce jour était un jour de fête bien connu des cruchotins et des grassinistes. Aussi les six antagonistes se préparaient-ils à venir armés de toutes pièces pour se rencontrer dans la salle et s'y surpasser en preuve d'amitié. Le matin, tous au mur avaient vu madame et mademoiselle Grandet accompagnés de Nanon se rendant à l'église paroissiale pour y entendre la messe, et chacun se souvint que ce jour était l'anniversaire de la naissance de Mademoiselle Eugénie. Aussi, calculant l'heure où le dîner devait finir, Maître Cruchot, l'abbé Cruchot et M. C. de Bonfond s'empressaient-ils d'arriver avant les dégracins pour fêter Mlle Grandet. Tous trois apportaient d'énormes bouquets cueillis dans leur petite serre. La queue des fleurs que le président voulait présenter était ingénieusement enveloppé d'un ruban de satin blanc orné de franges d'or. Le matin, M. Grandet, suivant sa coutume pour les jours mémorables de la naissance et de la fête de génie, était venu la surprendre au lit et lui avait solennellement offert son présent paternel consistant depuis treize ans en une curieuse pièce d'or. Madame Grandet donnait ordinairement à sa fille une robe d'hiver ou d'été, selon la circonstance. Ces deux robes, Les pièces d'or qu'elle récoltait au premier jour de l'an et à la fête de son père lui composaient un petit revenu de cent écus environ que grandette aimait à lui voir entasser. N'était-ce pas mettre son argent d'une caisse dans une autre et, pour ainsi dire, élever à la brochette l'avarice de son héritière, à laquelle il demandait parfois compte de son trésor, autrefois grossi par les Bertelière en lui disant « Ce sera ton douzain de mariage ». Le douzin est un antique usage encore en vigueur et saintement conservé dans quelques pays situés au centre de la France. En Berry, en Anjou, quand une jeune fille se marie, sa famille ou celle de l'époux doit lui donner une bourse où se trouvent, suivant les fortunes, douze pièces ou douze douzaines de pièces ou douze cents pièces d'argent ou d'or. La plus pauvre des bergères ne se marierait pas sans son douzin, ne fut-il composé que de gros sous. On parle encore à Issoudun de je ne sais quel douzain offert à une riche héritière et qui contenait 144 portugaises d'or. Le pape Clément VII, oncle de Catherine de Médicis, lui fit présent, en la mariant à Henri II, d'une douzaine de médailles d'or antiques de la plus grande valeur. Pendant le dîner, le père tout joyeux de voir son eugénie plus belle dans une robe neuve s'était écrié « « Puisque c'est la fête de génie, faisons du feu, ce sera de bon augure. »« Mademoiselle se mariera dans l'année, c'est sûr, » dit la grande nanon en remportant les restes du noix se faisant des tonneliers. « Je ne vois point de parti pour elle, à Saumur, » répondit Madame Grandet en regardant son mari d'un air timide qui, vu son âge, annonçait l'entière servitude conjugale sous laquelle gémissait la pauvre femme. Grandet contempla sa fille et s'écria gaiement. « Elle a vingt-trois ans aujourd'hui, l'enfant. Il faudra bientôt s'occuper d'elle. » Eugénie et sa mère se jetèrent silencieusement un coup d'œil d'intelligence. Madame Grandette est une femme sèche et maigre, jaune comme un coin, gauche, lente. Une de ces femmes qui semblent faites pour être tyrannisée. Elle avait de gros os, un gros nez, un gros front, de gros yeux et offrait au premier aspect Une vague ressemblance avec ses fruits cotonneux qui n'ont plus ni saveur ni sucre. Ses dents étaient noires et rares, sa bouche était ridée et son menton affectait la forme dite en galoche. C'était une excellente femme, une vraie labertelière. L'abbé Cruchos avait trouvé quelques occasions de lui dire qu'elle n'avait pas été trop mal et elle le croyait. Une douceur angélique, une résignation d'insectes tourmentés par des enfants, une piété rare une inaltérable égalité d'âme à un bon cœur la faisait universellement plaindre et respecter. Son mari ne lui donnait jamais plus de six francs à la fois pour ses menus dépenses. Quoique ridicule en apparence, cette femme qui par sa dot et ses successions avait apporté au père Grandet plus de trois cent mille francs, s'était toujours sentie si profondément humiliée d'une dépendance et d'un élotisme contre lequel la douceur de son âme lui interdisait de se révolter, qu'elle n'avait jamais demandé un sou ni fait une observation sur les actes que maître Cruchot lui présentait à signer. Cette fierté sotte et secrète, cette noblesse d'âme constamment méconnue et blessée par Grandet, dominait la conduite de cette femme. Madame Grandet mettait constamment une robe de levantine verdâtre qu'elle s'était accoutumée à faire durer près d'une année.